Tu dois partir, mais ça ne change rien pour nous Ton avenir peut bien t'entraîner loin de tout pour toi Chaque instant de chaque jour, je serai là Tu sais le vide que tu resteras Mais si tu as besoin de moi, souviens toi je t'attends C'est ne pense pas Que si le chagrin suit tes pas Il te faudra te consoler Dans d'autres bras pour toi Chaque instant de chaque jour Je serai là Tu sais le vide que tu laisseras Mais nul ne te remplacera souviens toi je t'attends Appeler et je viendrai, puisque demain on doit se séparer tous deux. Alors je veux te dire tout simplement ce que j'avais, je n'ai voulu dire à personne. Chaque instant de chaque jour, je serai là. Tu sais le vide que tu laisseras, mais si tu as besoin de moi, souviens-toi, je t'attends. Il suffit. De dire tout simplement ce que jamais, je n'ai voulu dire à personne.